50 languages 76 Argumenter quelque chose de Argumenter quelque chose de Pourquoi n'es-tu pas venu Pourquoi n'es-tu pas venu J'étais malade. J'étais malade. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade Pourquoi n'est-elle pas venue? Pourquoi n'est-elle pas venue? Elle était fatiguée. Elle était fatiguée. Elle n'est pas venue parce qu'elle était fatiguée. Elle n'est pas venue parce qu'elle était fatiguée. Pourquoi n'est-il pas venu? Pourquoi n'est-il pas venu? Il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas envie. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas envie. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Notre voiture était en panne. Notre voiture était en panne. Nous ne sommes pas venus parce que notre voiture était en panne. Nous ne sommes pas venus parce que notre voiture était en panne. Pourquoi les gens ne sont-ils pas venus? Pourquoi les gens ne sont-ils pas venus? Ils ont manqué le train. Ils ont manqué le train. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont manqué le train. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont manqué le train. Pourquoi n'es-tu pas venu Pourquoi n'es-tu pas venu Je ne le pouvais pas. Je ne le pouvais pas. Je ne suis pas venu parce que je ne le pouvais pas. Je ne suis pas venu parce que je ne le pouvais pas.